Mosaïque. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous sur i s a n g a n i r o Nous parlons une fois de plus de la décision du président de la République, Evariste Naishimie, de procéder au changement du gouvernement. Les 7 et 8 septembre 2022, il y a eu changement de Premier ministre. Le lieutenant général de police, Gervais d i l a n k o b u c h a A été nommé en remplacement du général de police Alain Guillaume et u g n o n i Et cinq nouveaux ministres ont également intégré l'exécutif burundais. Cela faisait un certain temps, le président de la République, e v a r i s t e Nahishimiye, avait déclaré lors de la rentrée judiciaire 2022-2023 à Gitega qu'il y a des personnalités haut placées qui ne travaillent pas dans l'intérêt des citoyens. Il parlait même d'un plan qu'il aurait déjoué. Celui de renversement du pouvoir par la force. Le débat mosaïque aujourd'hui va porter justement sur ce changement opéré par le numéro un b u r u n d a i s Quelle est la valeur ajoutée pour la population et le pays en général Des responsables des partis politiques se sont exprimés sur le sujet sur Isanganiro. Aujourd'hui, c'est le tour de trois autres personnalités avec trois autres profils. Gilbert n y a w a k i r a syndicaliste, vous êtes le président de la CSB. Confédération des syndicats du Burundi, en même temps vice-président de la coalition c o s e s s o n a coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nabiya Roufssiri, vous vous êtes le président de l'Organisation de la Société Civile, ONUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Et puis nous sommes avec vous, Dr o c t e u Guillaume Naikengoutse, enseignant d'université, spécialiste en matière des relations économiques. International. Bonjour. Bonjour. Eric Ouimana et Berthier m u g i l a n e z a assurent la mise en onde. Réalisation d'Alain Désiré Boukeneza à la présentation Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. l a première question à vous, Gilbert n y a w a k i r a connu en tout cas、euh, dans le monde des syndicalistes au Burundi. Après, Un peu plus de deux ans de législature, il y a changement de visage à la primature. Cinq nouveaux、euh, ministres intègrent également le gouvernement. Quel serait votre sentiment, votre point de vue, votre appréciation par rapport à ce changement opéré par le président e、euh, v a r i s t e Naishimié Merci. Je voudrais d'abord、euh, corriger un peu, je ne suis pas le vice-président de la concessionnaire.、Mm -hmm. m o n s i e le président. De la CSP et membre du comité exécutif de la Cossé-Sodan. Merci. Voilà, après, ce changement,、okay. euh, après ce changement,、mm -hmm. effectivement,、euh, ça a attiré notre attention, ça a attiré l'attention de tout le monde.、Mm -hmm. Quoique、euh, on n'a pas encore suffisamment de recul pour juger le gouvernement qui vient d'être mis en place, le gouvernement ministériel,、mm -hmm. on peut quand même, tout changement, inspirer confiance. Étant donné que, si vous voulez, que le président de la République, Venait pendant une certaine période、euh, d e p i n g l e r certaines difficultés qui se sont posées dans différents ministères, qui absolument、euh, auguraient aussi un changement. Il a rappelé dans certains secteurs ce qui allait et ce qui n'allait pas.、Uh -huh. euh, à certains moments,、euh, certains, observ certains observateurs, si vous voulez, ou même les hommes politiques, nous ne sommes pas hommes politiques, disaient lui, il constate, mais il ne réagit pas.、Uh -huh. Maintenant, il a réagi. Ça veut dire que Il a passé à notre vitesse.、Oh, il a passé à l'acte. Il a passé à l'acte.、Mmh. Maintenant, il y a eu changement, remaniement ministériel.、Mmh. Comme je lui ai dit, ça augure confiance. Nous l'attendons sur le terrain. Nous croyons que, quand même, il y aura une plus-value à la population il y aura aussi une plus-value aux travailleurs que je suis censé représenter. Il y a le changement, il y a le changement des hommes. Nos p r e m i e r m i n i s t r e c h a n g e les, les cinq ministres changent sur les quinze que comptait le gouvernement. Donc il y a un changement des hommes. Vous estimez alors que c'est quoi qui change avec ce remaniement À part le changement des hommes, c'est quoi qui change pratiquement Ce qui change, c'est la manière de faire. Nous espérons que quand on est nommé ministre sectoriel, vous avez certes des missions vous avez des responsabilités. Et vous devez rendre compte. Et le premier qui doit, connaître, qui doit absolument vous évaluer, c'est le peuple, c'est le citoyen.、Uh -huh. C'est le citoyen Ramda qui apprécie les prestations d'un ministre.、Uh -huh. C'est le citoyen Ramda qui n'a pas d'eau potable. C'est le citoyen Ramda qui n'est pas satisfait au niveau de l'éducation de, de, de, de ses enfants. C'est le fonctionnaire. Qui n'a pas son salaire au moment qu'il faut. C'est en fait le, petit, le peuple, t t c'est i le e p là, juste là, qui vous apprécie, avant même qu'on nous parle du chef de l'État. Le chef de l'État, si vous voulez, ou d'autres hauts responsables, c'est pour dire vous, vous n'avez pas été à même de vos missions, vous n'avez pas satisfait、eh, la population, donc reste e n besoin de vos réalisations, de vos prestations. Il y a un manque, il y a donc quelque chose qu'il faut encore faire. Il faut revoir votre organisation, il faut revoir vos structures pour que les choses arrivent jusqu'au petit peu.、Merci. Vous êtes appelé de s e r v i c Merci. Gabriel o u s s i l i président de l'ONU-Com, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. C'est les mêmes questions les mêmes que s s t i o n que je viens de poser à Gilbert Niawa k i là. Votre sentiment, votre appréciation par rapport à ce remaniement、euh, du gouvernement, à commencer par le Premier ministre Ce changement opéré par le président burundais, Variste Ndaïfimia. Votre appréciation, c'est laquelle D'abord, il faut savoir que quand vous regardez la constitution burundaise,、mmh. il est clair que le changement du gouvernement ça se trouve dans les attributions du chef de l'État. Donc, pour moi, c'est normal pour changer un gouvernement. Je ne sais pas si vraiment il y a quelque chose d'anormal ou d'extraordinaire. Il moi, nomme je... et il destitue. à tout o m m e Non, t n il nomme et il change. Il Il change. ne peut destituer, pas Je pense que c'est autre chose. Non, il change. Il change quand <rire> il veut. Et il a plusieurs raisons qui lui poussent à opérer t é l é c h a n g e m e n t ou t é l é c h a n g e m e n t Donc, je vois toujours des décrets qui. Donc, moi, je trouve ça vraiment normal. Je pense que beaucoup de gens e s s a y e n t de lier ce changement qui vient d'être opéré、mm -hmm. au discours. Euh, qui ont été prononcés avant. Par le même président、euh, de la République, de la République、mmh. En tout cas, on l'a entendu à plusieurs occasions. Personnellement, moi-même, j'ai participé au moins, dans au moins deux réunions、mmh. où il a acquis, je dirais formellement,、euh, certains ministères qui essayent de ne pas vraiment exécuter convenablement ce qu'ils doivent e x é c e r Exécuter leur s mission s quotidienne. s Donc, ici, je, il a cité publiquement, par exemple, le ministère des de Finances, donc les cadres, et, donc tous les cadres du ministère、euh, des Finances, ainsi que le ministère en charge de l'écriture et de l'élevage. Je pense que la plupart des personnes essayent de lier ça. Mais le changement, moi, j'ai vu à plusieurs occasions, Le changement d e v i c e p r é s i d e n t vous savez, avec la constitution de 2005,、mm -hmm. de 2005, je pense, ou 2004, il y a eu depuis 2005 d e u x changements de v i c e p r é s i d e n t On a connu combien de vice-présidents Beaucoup.、Et、donc, il、euh, y avait d e u x changements. Donc, pour moi,、euh, ce que nous attendons actuellement, c'est la réponse à des problèmes que nous avons.、Mm -hmm. C'est ce que nous attendons. Sinon, le changement, pour moi. Le changement,、euh, c'est normal. Ça, pour moi, c'est normal, mais quand même, derrière ce changement, nous avons. justement derrière un changement, derrière de tels changements, il doit y avoir quelque chose, il devrait y avoir quelque chose de, de mieux. C'est quoi ces des, des estimations? Dis, disons pour nous, nous attendons des institutions d'abord l'application de la loi. Ça, c'est la première chose. Par exemple, c'est mieux que、euh, l'article 95 de la constitution, l'article 29 de la loi portant répression et prévention de la corruption. Principalement à son article 29, l'article、euh, 95 de la Constitution, Constitution burundaise, qui stipulait que le, président, <coughs> de le président de la République, le vice-président de la République, le premier ministre et les membres, tous les membres du gouvernement, y compris les membres du bureau de l'Assemblée nationale et, et du Sénat, <coughs> fassent la déclaration d'orer bien s e s patrimoine s en d'il y a 15 jours. 15 Donc, jours après leur nomination, Après, après leur, leur, entrée en fonction, en fonction, non, leur entrée en fonction, Leur entrée en f o c ils o n fonction, doivent aller à la Cour du suprême pour déclarer le patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Je pense que la première mission, le premier rôle de ces membres du gouvernement, c'est d'aller vraiment appliquer ces dispositions que je viens de citer. L'autre chose, c'est l'application. Est-ce est est que ça a été fait ou quoi? Déclaration de bien-être. Dans t e s l e f o n s s r e Pas encore jusqu'à maintenant. Pas encore. Il y a des lacunes d'or. Donc il faut qu'au moins les... ceux qui viennent d u m r e nommés a i l e n t l a r e r u r i e n et p i m o i n e Mais ceux qui viennent d'être nommés aillent déclarer leurs biens et patrimoine. Mais, mais ceux la qui cour... viennent d'être nommés aillent déclarer leurs biens et patrimoine. Mais ceux qui viennent d'être changés, ils doivent y aller. C'est la, la, la Cour suprême.、Mm. Ils y aller. Mais il y en a d'autres catégories qui doivent le faire. Mais en tout cas pour le moment, Ça n a pas encore eu. lieu. On redit en qui l o n dit par ailleurs. o Niza ou va et b e a u c u p à u i r a o s Vous y a nous, nous i m a g i n s q u i v e z beaucoup u c h u i r a o La lumière commence -hmm. d'abord、mm -hmm. d'arro. C'est comme l'obscurité. Si l'obscurité commence d'arro, ça ne marche pas. Donc il nous faut cela. Donc l'autre chose à faire, c'est à mettre d a n s l application. L'article 20... 12 de la. Dites-moi l'article 29 de la. Moi j'ai parlé d'abord de l'article 95 de la Constitution、mm -hmm. et de l'article 29, donc 95 de la Constitution. 29 de la loi portant répression et prévention de la corruption qui demande les mandataires publics d'aller déclarer le patrimoine.、Mmh. Mais il y a le décret l o i numéro 1 bar 03 du 31 janvier 1989. Donc, qui, donc, cette loi régit les incompatibilités au Burundi. Il faut qu'on ne voit plus des mandataires publics. Qui se trouvent dans le cycle, qui se trouvent dans le ciment, qui se trouvent dans, dans, dans le sociétat, dans le commerce. Et dans le commerce.、Mmh. Donc la loi interdit formellement ces mandataires d'aller exercer le commerce. C'est interdit. Mais on le voit et ils sont attrapés tous les jours. Donc c'est vraiment la moindre des choses à faire, au moins pour respecter la loi. C'est pour incompatibilité, Les incompatibilités. Qui régit les incompatibilités、mmh. Il faut qu'au moins. Cet article 12 soit respecté. L'autre chose qu'on qu veut voir vraiment, c'est le respect d'abord de la loi, dans tous ses aspects. Il faut que la loi à tous les niveaux soit respectée. C'est à ce niveau-là que les choses peut-être pourraient marcher bien. L'autre chose, il faut qu'on voit réellement quelles institutions sont là et fonctionnent normalement. Par exemple, vous, avez, vous savez qu'il y a. eu Est-ce qu'elle est que ne fonctionne pas normalement Je vais vous montrer un exemple simple. Il y a eu la, la mise en place des secrétaires permanents. La mission des secrétaires permanents, dans la conception, c'était de gérer l'administration au quotidien. Et ils devaient être recrutés. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'administration, ce n'est pas comme ça. Donc,、mmh. le Premier ministre, que nous connaissons vraiment, qui décide et qui met en application les choses, nous pensons que nous sommes entrés. De donner des pistes pour qu'ils puissent arriver au bout des rêves du i s s o s des chef de l'État. Donc, nous pensons que si l'administration fonctionne normalement, les choses pourraient avancer convenablement. Donc, il faut qu'il y ait une hiérarchisation des normes pour que l'État puisse fonctionner normalement. D'abord, les lois, les institutions et les individus. Mais, Mais chez de... nous, nous voyons que souvent, ce sont les individus qui. Qui sont les lois, qui sont la loi, qui sont les institutions. Et ce n'est pas normal. Je vais, je vais adresser la parole au docteur Guillaume Ndaikengurutse, enseignant d'université, expert en matière de relations internationales. Votre appréciation également, s'il y a quelque chose à ajouter, et par rapport aussi à ce changement d'homme. s Et à côté du changement d'homme, qu s qu'est-ce qu qui change à part les hommes D'abord, votre appréciation par rapport au changement d'homme. À la décision du président de la République、euh, Je voudrais dire que le, le président de la République, quand il a commencé、euh, son mandat, il, il, a promis, il a promis des réalisations au Burundais. Il a annoncé、euh, plusieurs choses qui allaient être faites, pour, surtout dans le cadre du développement et de la lutte contre,、euh, contre la pauvreté. Pour moi, donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'il réalise que. Son équipe n'est pas en train de faire ce qu'elle devrait faire pour traduire en acte sa vision. Pour moi, c'est tout à fait normal que le président de la République puisse procéder à des, à des changements. Et puis, donc, qu'est-ce que ce changement m'inspire D'abord, il faut constater avec moi que ça fait juste quelques jours que ces changements sont intervenus. Mais au fait,、euh, ce qui est un peu, est un peu、euh, je pense,、euh, à revoir dans notre façon d'analyser ce genre de choses, c'est que nous avons souvent tendance à nous focaliser sur les personnes, sur les, indivi les individualités.、Mmh. C'est tout à fait normal parce qu'on dit que dans les pays qui ont connu des conflits, ce sont les, les, les hommes qui font les institutions au lieu que ce soit les institutions qui, qui, qui, qui, qui fassent les hommes. De toutes les façons, je, je, je, ce sont des choses qu'il faut revoir. Focalisons-nous beaucoup plus sur la qualité des institutions, focalisons-nous beaucoup plus sur les normes, focalisons-nous beaucoup plus sur la capacité de ces institutions à poursuivre l'intérêt général au-delà des intérêts des individus. C'est à partir de ce moment, c'est-à-dire si nos institutions sont suffisamment fortes. Et que la, la norme constitue la boussole de l'action publique et que l'intérêt général guide les différentes entreprises des institutions et, étatiques, c'est à partir de ce moment qu'on parlera de changement.、Mmh. Sinon, sinon、euh, des personnes peuvent venir et partir, mais lorsque les institutions sont là et qu'elles sont fortes, elles peuvent continuer à s'acquitter de, de, de leur mission,、mmh. euh, à répondre aux, étangs, aux, aux attentes des citoyens. Donc, ce changement des hommes, et ça, ça peut apporter de mieux par rapport. Au... Si, vous voulez, sur le papier, si vous voulez, sur le papier, il y a de l'espoir. Ce, ce sont nos concitoyens qui, qui, qui, qui, qui ont été promus, qui, sont, qui occupent aujourd'hui des, des postes de responsabilité au sein de ce nouveau gouvernement. Et, et ces concitoyens, certains sont connus pour leur capacité, pour leurs compétences techniques. Mais ce que je suis en train de dire, que. Ces personnes-là qui ont été promues, qui occupent actuellement des responsabilités, elles auront beau avoir、euh, la bonne volonté, les meilleures intentions du monde. Si le cadre institutionnel n'est pas renforcé, si le cadre normatif n'est pas renforcé,、eh, on risque de ne pas assister à beaucoup de changements. Il y a le président de la République qui faisait des déclarations. C'est connu. Il faisait des déclarations un peu avant,、euh, comme quoi il y aurait des personnalités replacées. Qui préparerait un renversement du pouvoir par la force Est-ce que la décision rentrerait, la décision de changer Est-ce que ça rentrerait dans la logique de prévenir Est-ce qu'actuellement,、euh, nous sommes en 2022, est-ce qu'il y a moyen encore d'avoir e parler, de, de, peur des de, de coups d'État, renversement du pouvoir par la force Écoutez, je, je vais me réserver sur, sur cela. Réservez-vous, que、euh, vous êtes un politologue spécialiste. Euh, donc, euh, <rire> euh, donc, au, au regard de, de, de, de, de la sensibilité de la chose, je, je préfère、euh, me réserver. Mais le seul commentaire que je peux faire, c'est que euh, euh, sur le plan de la communication politique, Il y a une certaine densité du discours politique qui est inhabituelle. Je pense que, je pense que les actions ont eu à suivre et on s'attend beaucoup plus à des actions. Et sinon,、euh, l'avenir、euh, nous le dira. L'avenir、euh, nous dira beaucoup plus sur cette, sur cette thématique. Mais notons tout simplement qu'il y a une communication politique très, très dense, très, très chargée. Euh, qui est difficilement assimilable par nous comme、euh, simples citoyens.、Mm -hmm. Mais pour nous, ce qui nous importe, c'est que、euh, les promesses qui sont annoncées, les discours qui sont faits dans le sens des réalisations qui seront faites, puissent être traduits en actes.、Mm -hmm. uh, Gilbert Niawakira de, de la c s b Confédération des syndicats、euh, du Burundi, Je ne sais pas si mes compatriotes en savent plus. <rire> Est-ce que vous avez, moi, à dire par, la, par rapport à ce. Donc, Il y, y a eu des, des lamentations émises par le président de la République avant de passer à ce changement d'homme、euh, au sein de son gouvernement. La question telle qu'elle est formulée,、euh, comme le disait l'homme politique, <rire> o, o, on n'est pas bien placé pour donner.、Euh, Une observation de qualité. Des fois, on peut tenter à dire oui et non, parce qu'on n'est pas bien placé, comme je le dis.、Mmh. Mais quoi qu'il en soit, ce qui importe, c'est qu'il y ait un changement. Et certainement qu'il y a des mobiles qui ont dicté ce changement.、Mmh. Et ils peuvent être plusieurs. Ça dépend, si vous voulez, d e s décideur. s Et le décideur, il est celui-là, c'est le chef de l'État.、Mmh. Euh, nous, ce qui importe, comme l'avons dit, c'est qu'il y ait un changement. Et tout changement peut quand même. augurer c o n f i a n c e C'est a u r un clin d'œil qui peut aussi amener d'autres ministres, ceux de l'ancien gouvernement et ceux du nouveau gouvernement, pour que, quand même, ils puissent davantage opérer efficacement les missions qui sont l e v é e s Est-ce que, est que justement, justement posons peut-être la question euh, euh, sous une autre forme、voilà. Est-ce que ce changement qui a été opéré par le président de la République, est-ce que ça, ça inclut en quelque sorte un certain clin d'œil par rapport, donc vis-à-vis à, -vis à d'autres personnalités publiques C'est ce que je disais. Il y, a, c est, c est, il y a même des ministres qui sont restés ce qui, ce au gouvernement. Est, ce qui est mort, ce n'est pas que le, un, un ministre é t est resté. Ce n'est pas de toute évidence qu'il n'a pas de. Qu'il a tout satisfait. Il a satisfait, mais c e s t t a i n e m e n t qu'il y a encore des manquements. Mais le clandé peut l'inviter, ce n p a même, peut l'inviter à s'améliorer dans sa manière de servir, dans sa manière de satisfaire aux attentes de la population. Parce que le, monde, le gouvernement, il est appelé à servir les citoyens, le s citoyen, s le s citoyen s Ramda. Quand alors les services ne sont pas offerts à la population, et à temps, en temps voulu, c'est quand même il y a u n r i q u e Je ne donnerai pas des exemples, ils sont très nombreux, vous savez, mais toujours est-il que le ministre, l'actuel et l'ancien, le plein e u e le c h e f de l'État vient de faire. Non seulement ces ministres, si vous voulez, mais d'autres cadres,、euh, des établissements étatiques, des directeurs généraux et d'autres, à tous les niveaux, si vous voulez, c'est en train de dire vous avez des missions claires, vous devez absolument les opérer conformément aux normes et conformément au temps imparti. À tous ces missions. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter, M. o n s i e u r Gabriel Oussiri Par rapport à quoi、euh, Par rapport à ce changement, justement, et donc,、euh, un clin je parlais d'un clin d'œil aux, aux autres personnalités de l'État. Non, moi, je vous ai dit, pour la première question,、mmh. que changer un gouvernement, c'est normal. Ça se trouve dans les prérogatives des chefs de l'État.、Mmh. Ce qu'on a besoin, nous, en tant que c i t o y e n prenons pour ce cas de lutter contre la pauvreté. Et d a n r a c i n e r la bonne gouvernance. On a besoin de voir les indicateurs monter. Des indicateurs, les chers, si on était sur trois ou quatre, il faut que d'une année, deux ans, on voit où nous sommes en train d a r r ê t e r Mais pour y arriver, ce n'est pas seulement le changement d'homme qui, qui, qui suffit. Non, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut regarder, qu'il faut voir. Je pense, en premier lieu, Par exemple, si on va constater que ces pénuries que nous observons ici et là,、euh, pénuries de sucre, pénuries de ciment, pénuries de carburant, carbura,、mm -hmm. pénuries de devise, il faut qu'on voit le citoyen ordinaire comme moi, ce n'est pas c h a n g é Terre, terre. Il y a également la hausse des prix des, des produits de、Réfraction. première nécessité. Donc, l'inflation, il y a de l'inflation généralisée dans le pays. Et, et, et justement, tant que vous avez la parole, c'est la question que je voudrais poser, même euh, donc euh, tous les intervenants ici, au, au regard de ces lamentations qui ont été mises ces derniers temps par le président b u r u n d i avant de procéder à ces changements, vous estimez que les défis. On va parler de défis. Les défis qui hantent le nouveau gouvernement, hein, mais aussi la population, ce sont lesquels selon vous Il y, <coughs> énormes, Il y a des défis énormes. Il y a des défis énormes qu'il faut vraiment retrousser les marches <coughs> pour que ces défis puissent être traités et trouver des solutions durables. <coughs> pour moi, le premier défi <coughs> que je vois, c'est cette i n f l a t i o n Nous voyons l i n f l a t i o n qui est. Franchement, qui n'est pas maîtrisé. Vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement fixe le prix. Prenons pour le cycle. C'est 2500. 2500 au kilo, je pense. Mais tu ne peux pas avoir le kilo à moins de 6000 francs. Minimum, à moins de 6000 francs. Le l e carburant, aujourd'hui, c'est l'essence. Le président a pris des mesures, mais. Ça fait plus d'une semaine,、mm -hmm. nous voyons toujours le problème de, de, de, de, de l'essence.、Mm -hmm. Pourquoi pas demain, on pourrait avoir, s'il n'y a, a pas de meséris surprise, s on pourrait avoir d'autres problèmes pour le, le gaz, le diesel ou pas. Au marché noir, le prix qui est fixé à 3, à et, 3 250 francs le, le litre au,、euh, au niveau des pompes.、Oui. Marché noir, ça coûte entre 10 000 et 12 000, voire même 15 000 e é r o s Ce n'est pas possible. r o s i m a c'est la même chose. Mais ce qui est vraiment anormal et ce qu'on qu ne peut pas comprendre,、euh, r o s i m a c'est 24 500, si m a mémoire est encore bonne, un sac de r o ciment de 50 kg. Mais ça coûte entre 30 000 et 34 000 francs. Personne ne dit rien. Il y a la police, l'administration. L'admission est représentée jusqu'à 10 maisons.、Oui. Mais c'est quoi ça vraiment? C'est un défi majeur, vraiment. C'est ce problème de pénurie, de ces produits de première nécessité. Et cette inflation qui suit vraiment, qui n'est pas maîtrisée. Ça, ça touche la population. Ça touche tout le monde, les citoyens.、Oui. Euh, un autre défi, c'est cette é c a r e n c e des devises. Il y a un problème. Il faut vraiment trouver tous les canaux possibles pour qu'il y ait des devises. Un autre,、euh, donc, notre défi majeur aujourd'hui, c'est de faire fonctionner l'administration. Faire fonctionner l'administration. L'administration. Est-ce qu'elle ne fonctionne vraiment, pas Ça fonctionne, mais ce <rire> n'est pas au r y t h m e que les citoyens, même les représentants de la République, le disent clairement. Donc, il faut vraiment que l'administration puisse fonctionner normalement. Ça fonctionne, mais il faut que ça fonctionne normalement.、Mmh. C'est un défi qui, qui est là. L'autre défi, par ailleurs, qui est un défi de taille,、mmh. le président a déjà amorcé son défi, mais c'est la mise en application de la, politique, de la politique,、euh, politique qui concerne le budget programme. Le budget programme, programme c'est vraiment quelque chose de capital.、Mmh. Si le président parvient、euh, à appliquer. Sa volonté, je pense que ça pourrait vraiment on o p u r r arriver. i t a loin. C'est le budget programme qu'on est en train d'appliquer pour l'exercice. Ils、entour. ont tenté, mais ça n'a pas marché, malheureusement.、Hmm. C est, c est sans, ce s censé, t budget programme était d o n censé l budget programme e était c démarrer avec l'exercice b u d g é t a i r e 2022-2023.、Oui. Mais malheureusement, ça n'a pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être mises en place, mais ça n'a pas été possible. Au moins, à un Certain niveau, nous sommes en train de l'appliquer parce que nous sommes dans le, dans le processus. Mais selon la volonté du chef de l'état, le président veut que tout l'argent qui est、euh, recouvré soit affecté dans une activité minutieusement étudiée, ce qui n'est pas le cas pour ce budget actuel. Mais comme le président a cette volonté là, je pense que l a t r e défi qu'il faut. Euh, Qu'il soit relevé, c'est le défi qui est e rapport avec les experts. Il faut vraiment apprendre il faut que ce gouvernement apprenne à utiliser. Les experts. Il s f o n t des experts pour qu'on puisse aller、euh, de l o u e r Je termine sur un défi qui concerne. Je vous remets la la parole. Je vous remets la parole. <rire> Docteur Guillaume Ndai k e n g u r u t s e est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en tout cas par rapport à des défis, aux défis qui h a n t e n t ce nouveau gouvernement, qui h a n t e n t n o pays、euh, La liste risque d'être très longue、ah、si、ben. on parle des défis dans chaque secteur. Mais moi, je vais. La vie du pays, c'est beaucoup d e s e c t e u r s n'est-ce pas Voilà, donc moi, je vais juste évoquer des défis au niveau macro, au niveau de la gestion de l'État, d'une manière générale. Disons, au niveau de l'essentiel. C'est-à-dire, d'une manière globale, il faut qu'il y ait une révision sur la gestion stratégique de l'État. C'est-à-dire. Élever、euh, le niveau du sens de l'État. C'est-à-dire commencer à réfléchir. Il faut que nos élites commencent à réfléchir en termes d'État. Gestion et, stratégique de l'État. Voilà. Et non en termes d'autres formes d'appartenance、euh, euh, que la société connaît.、Mm -hmm. Et puis,、euh, il faut qu'il y ait une certaine professionnalisation de l'administration publique. C'est-à-dire,、euh, à un certain moment, il faut que.、Euh, Notre administration publique commence à fonctionner comme des entreprises privées. C'est-à-dire savoir que vous avez des clients, dans le cas d'espèce, c'est nous les citoyens, qui ont besoin d'être satisfaits. Donc se mettre au service des de, de citoyens, ça rentre dans ce qu'on appelle le New Public Management.、Euh, C'est-à-dire que nos administrations publiques comprennent que. De la même manière qu'une entreprise privée se préoccupe de, de, de ses clients, c'est de la même manière que notre administration publique doit se préoccuper de, des citoyens. De citoyens. Et puis, il y a une question d'éthique. Il y a une question, question d'éthique au niveau de, de, de la gestion des services publics. Il faut que les valeurs qui sont proclamées soient vulgarisées. Au niveau de nos services publics, ces questions d'intégrité, ces questions de transparence, ces questions de redevabilité doivent être d e m i s e s au niveau des, des services publics. Quand on parle des services publics, nous aimons raisonner en termes macro, c'est-à-dire au niveau du m i l i t a i r e au niveau de la présidence. Mais il faut que, s'il y a une dynamique positive qui est initiée au niveau national, que cette dynamique soit instillée dans toutes les instances de l'État jusqu'à la base. Parce que c'est là que le citoyen va ressentir le changement. Et bien évidemment, il faut que、euh, la, la quête de l'intérêt général soit là. Il faut que la quête de l'intérêt général soit là et que l'intérêt général prime sur tout autre intérêt. Est-ce qu'on verra que ce n'est pas le cas Et donc, et donc et, et, écoutez, si c'est le cas à un certain niveau, il faut que ce niveau soit beaucoup plus élevé. Connaissant donc cette question d'intérêt général, connaissant la nature de notre État, parce que l'État du Burundi ne peut pas être considéré comme un État classique. C'est un État post-conflit, avec tout ce que les États p o s t c o n f l i t présentent comme c a r a c t é r i s t i q u e dont notamment cette volonté de rectifier le passé de la part des élites. Donc, connaissant qu'il y a cette tendance, il faut qu'il、euh, y ait cette dynamique. De conciliation, parce que la quête des intérêts privés n'est pas, pas mauvaise. Mais il ne faut pas que cette quête des intérêts privés ruine l'intérêt général. Il faut que le cadre soit tracé pour qu'il y ait une conciliation entre la recherche de l'intérêt général et les intérêts privés. Et puis donc, il faut aussi que dans ce sens de redevabilité, o il, il y ait des mécanismes de suivi et évaluation. C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque des annonces. Sont faites,、mmh. il faut qu'à une période donnée, il y ait une sorte de, de réflexivité au niveau de, de, de nos institutions, au niveau des g e s t i o n n a i r e s p o u r dire finalement, par rapport à ce qu'on avait prévu il y a deux, deux mois,、mmh. où est-ce qu'on a né、mmh. Comme ça, on pourra savoir qu'on avance. Donc, enfin, je présente des, des perspectives de solutions, mais. Pour dire qu'il y a des défis énormes au niveau de ces différents points que je viens de soulever. Et bien évidemment, je ne prétends pas être exhaustif. <rires> Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Je rappelle en passant qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du remaniement ministériel qui a été opéré par le président de la République, Evariste n d a i c h i m i e avec un accent particulier sur la valeur ajoutée pour le pays et les citoyens. Trois invités sont avec nous sur le plateau, à savoir. Gilbert Niawakira, président de la, de la Confédération des syndicats du Burundi, CSP, en sigle. Gabriel Roussiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, Olucom, en sigle. Et il y a également Dr Guillaume Naikengurutse, enseignant d'université et expert en matière de relations internationales. Gilbert Niawakira, de la CSP. Nous parlons de défis, mais comment est-ce que le Burundi et les Burundais pourraient sortir de ces défis, justement, avec ce nouveau changement de gouvernement Merci de la question. Comment se sortir e s de ces défis Je pense qu'il faut d'abord être conscient que nous sommes en face des défis. Oui.、Euh, si l'esprit est déjà là, tout le monde doit s'engager pour transformer les défis en opportunités.、Mmh. Et ce sont les hommes qui absolument doivent prendre des responsabilités. On a évoqué、euh, la question de, de, de, de responsabilité, la question de leadership, la, la, la question des postes techniques qui doivent être absolument respectés comme tels. Ce sont des postes techniques. Nous devons avoir à, à la place qu'il faut des hommes qu faut, qui ont des connaissances et des compétences avérées pour. l e s postes qu'ils ont déjà occupés. Je pense qu'il faut franchement intérioriser cela. L'autre chose, c'est le respect de la chose publique. Moi, je pense que le respect de la chose publique est à tous les niveaux. Et quand je parle de tous les niveaux, ça m'amène à parler du système. Tout, tout ministère est bâti comme un système. Et quand il y a u n e f a i l l e quelque part au niveau du système, c'est tout le système qui est cassé. Dans le système, Entendez surtout la base, comme vous venez de le dire l'expert, et comme je l'entends aussi. Il faut qu'on renforce le système de la base au sommet. Et qu'on renforce aussi la communication ascendante et descendante, verticale et oblique. Il faut de l'enforcement des capacités à tous les niveaux. Il y a des instructions qui sont données à tous les niveaux jusqu'à la base. Et c'est la base qui est en contact avec la population que les ministères sont appelés à servir. C'est la base qui a besoin du cycle c'est la base qui a besoin du carburant. C'est la base qui a besoin des engrais. Il faut que juste là, on puisse se renforcer. On a parlé du monitoring, du suivi et évaluation. Là, franchement, je peux oser dire, parce que je suis aussi là, ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'on y ait des forces et des formations et des r e n f o r c e m e n t des capacités et qu'on y mette des hommes qu'il faut, si vous voulez. Il y a un Nyomba k o m i il y a un autre responsable. À certains moments, on peut se dire, maintenant, Il y a le peu, le peu de sucre. Est-ce qu'il est réparti équitablement S'il arrive là sur la colline de n s e n dans un quartier, est-ce que c'est équitablement réparti Qu'est-ce qui se fait là, les marbrisations auxquelles on assiste Quand il y a le carburant sur les stations d'essence, quand on y arrive, c'est vraiment est très écœurant quand on, on voit comment les b i d o n s s i l q u i l e n t quand on va. De, de, de, de, de, Spéculation autour, quand on voit les c o r l u p t i o n s autour, il faut donner mille, dix mille f o i s pour avoir ça. C'est justement là où il faut d'abord renforcer. D'abord, c'est le système qui se、so、conçoit qu de la base au sommet au sein de chaque ministère.、Mmh. Et veillez que ce système reste fort tout le temps que vous êtes là.、Mmh. C'est un système qui doit être là d'ailleurs p e r m a n e m e n t Il faut chaque fois que, il faut penser des systèmes forts de la base au sommet. Et non pas un ministre fort, un ministre il peut. Il a beau être professeur là. On lui dit, vous êtes ministre de l'Intérieur, ne v e u t p a s o p é r e r de m e r v e i l l e u quand il y a des directeurs généraux qui, qui n'avalent pas.、Il、ne v e u t p a s f a i r e quelque chose de, de, de, de merveilleux quand il y a des directeurs de département qui n'avalent pas. Moi non plus quand il y a, des, bon, disons, les administrateurs ou les chefs de. les systèmes. Et là, au niveau des systèmes, comme les institutions, comme vous l'avez dit, il faut aussi des, des, des lois, des programmes. Au sein des systèmes, il y a des, il y a des normes, bien sûr, il y a des, des, des, des, des textes et d e l o i qui sont respectés et qui doivent e g u i d e r Les h o m m e s qui sont dans ce système. Merci. Gabriel o b s i d i président de l o u r é c o m est-ce que vous voyez des pistes de sortie Donc, il faut que les citoyens et le pays puissent sortir de ces défis. Ah oui, oui, absolument. Les pistes sont là. Mais je voudrais souligner quelque chose de capital qui a été par ailleurs souligné par mes prédécesseurs qui viennent de parler. D'abord, c'est la prise de conscience qu'il y a un problème. S'il y a prise de conscience, c'est le début de tout. C'est le début de tout. Euh, la deuxième chose à faire pour moi, il faut un diagnostic. Moi, je dirais qu'il faut un audit général de l'administration. J'allais dire de l'État, mais il faut、toute、un le, audit toute, général. Toute l'administration. Mais ça se, fait, ça se fait, ça se fait, ça se fait, il faut un audit. Il faut un audit général. Au niveau de toutes les institutions Dans toutes les façons, il y a des experts pour ça.、Mmh. Nous, on, donc le chef de l'État, ou je ne sais pas, le Premier ministre, Il peut donner une idée et il présente cette idée aux experts. Et c'est à p a r t i r aux experts de leur dire ce qu'ils vont faire. C'est ce que je pense personnellement. Mais tel et que les choses se trouvent aujourd'hui, il nous faut d'abord un diagnostic. Je vous donne un exemple simple. En 2008, il y avait un problème de, de recettes au niveau de la douane. Au niveau de lo, de, vous savez, tout le monde qui voulait être riche, il, il voulait être douanier. e Tout t le monde savait combien de douaniers touchaient, mais une fois une année dans la douane, trois maisons, cinq m a i s o s je ne sais pas quoi, quoi, quoi, quoi, aux impôts de la même chose. Donc, avec l'aide de trademark East Africa,、mm -hmm. le gouvernement de l'époque a décidé d'engager un constat international d'Inno Dokiran Hormes、mm -hmm. en Irlande qui est venu comme un constat international et il a a e n g a g é vraiment des réformes profondes dans, dans, dans la douane et impôts anciens et qui a changé aujourd'hui, s'appelle OBR. À cette époque-là, je suivais le budget général de l'État, les recettes et les dépenses on était à 400 milliards. Donc, Donc il proposait des réformes pour passer de la douane à l'OBR. Et à cette époque-là, la douane et l i m p ô l c'est j o u r Vous pouvez aller visiter le budget de cette époque-là, ces e a u l à En tout cas, o n ne vous donnons les c o m m u e s nous en avons. C'est en 2008, après la réforme, 2008, ce qu'il a fait d'abord, il a changé les lois. Il a bâti le système, donc la, la lituanité t de m o m p e r Il a bâti. Donc, il a, il a réformé la loi. Qui, qui régissait les deux institutions et il a fait la loi régissant au BER actuellement. Je pense que c'est le code des impôts et douanes. Après avoir bâti、euh, cette loi-là, on a comment dire, on dirais-je, a poussé dehors tous les cadres et agents de la douane e des impôts. Et ils ont passé au nouveau recrutement. Ils ont recruté à nouveau. Ça a été comme ça. Mais, et, et il a. Il a, refondi, il a refondi la douane, les impôts, et il y a un autre service qui s'occupe des de, de, de, de, Non, non, des de, de recettes administratives. De recettes administratives et ils ont, donc e s tout maintenant c'est l'OBR. Le résultat après 5 à 6 ans, maintenant on est à p r u s de 1080 milliards, 1090 milliards de f r a n c s b o u r s de Recettes, vous voyez vraiment, An, c'était annuel annuel. Donc, l'objet annuel, maintenant <rire> nous avons 1000, 4 plus de 1090 milliards de frambou n c de recettes à cause de cette réforme là. Donc, moi je pense que vraiment c'est un cas d'écor qui devait servir au gouvernement à appliquer. Mais ce que vous devez savoir, les corrompus sont plus forts que l'état au Burundi. <rire> Pourquoi je dis ça Elle s corrompue, son plus fort qu'elle e t Parce que son monsieur, malgré les bienfaits qu'il a fait pour le pays, il a été obligé de fuir le pays.、Et、en tout cas, je connais comment il est parti. Il a fui parce qu'en e tout cas, il allait avoir beaucoup de problèmes. Après, je donne cet avoir, exemple. Après avoir, servi, a a, il, après avoir servi, il a eu des problèmes. Après avoir servi, il a eu des problèmes. C'est la raison pour laquelle、eh, le président de la République aussi, comme il est en train d'engager ce genre de choses, c'est vrai. Il doit s'attendre à, à des foudres, si je peux le dire comme ça. À des dérangements. À des dérangements, bien évidemment. <rire> mais quand même, il faut oser. Je pense qu'il faut oser. Donc, en même temps, comme piste de solution, il faut une réforme profonde de l'État. Il faut une réforme profonde de l'administration. Et les experts sauront pour nous aider à y voir clair. Je pense que c'est possible. Ça, c'est la première chose. Après avoir fait cette a u d i t Rodite、euh, et ses réformes, il s f o n t des documents de politique. Il faut des documents de politique. Par exemple, ici on parle de la lutte contre la corruption, on parle, je ne sais pas, mais il y a des discours politiques qui sont là. Mais il faut, de, de, de, par exemple, il nous faut un document qu'on appelle Stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption pour engager des réformes profondes. On ne peut pas réformer. Un système par un simple discours. On réforme d'abord par les experts, mais aussi dans un document clair où il y a un calendrier avec des critères d'évaluation. Donc, chaque année, il faut évaluer et voir où on est. On et est. et si, on, si on vous associe un jour, qu'est-ce que vous allez proposer à mettre dans ce document Stratégie nationale de lutte contre la corruption et les m a l v e i s a t i o n s économiques. Donc, dans le document secret, je viens de vous le dire, il faut d'abord, pour moi, appliquer les textes. Il faut revoir tous les textes qui sont là. Il faut revoir tous les textes et faire un calendrier de,、euh, mis, de, de, de, de mise en application du contenu. Par ailleurs, les documents sont là. Mais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de volonté. Je dois vous le dire, il n'y a pas de volonté. Mais si la volonté y est, je suis ici qu'on pourrait aller plus loin. Une, une, question, une question, et on tend vers la fin de l'émission. Le, le, le, le sujet, c'est ce changement de gouvernement et ce que, donc, que, la valeur ajoutée pour le pays et les citoyens. Quelle sera la valeur ajoutée par rapport Donc, à ce changement La valeur ajoutée pour la plaît, population plaît, et pour、cons. le pays. Excusez-moi,、mm. je vais répéter ce que j'ai répété et que je répéterai toujours.、Mm. Changement d'hommes、mm. ne signifie rien pour les citoyens.、Mm. Ce qui est important Donc, pour les citoyens,、mm. c'est d'avoir des institutions fortes、mm. c'est d'avoir des lois qui sont appliquées et respectées. C'est d'avoir des hommes justes, intègres, qui sont là pour satisfaire les besoins et les préoccupations des citoyens. C'est ce que nous voulons. On a besoin d'un système national d'intégrité. C'est ce qu'on a besoin au Burundi. Le... Qu'est-ce que ça me dit, moi, changer Non, ça, ça ne me dit rien personnellement. Et c'est la même chose avec le citoyen. Le citoyen, pour le moment, ce qui nous préoccupe actuellement. Monsieur Gilbert, le syndicaliste vient de le dire. Pour les... Maintenant, ils sont préoccupés par. Le déblocage de l'air et des salaires. Il faut qu'ils puissent voir au panier ménager qu'il y qui a quelque chose dedans. Aujourd'hui, nous avons ces préoccupations quotidiennes. que Nous voyons le manque de s u c r e le manque de carburant, le manque de tout ça. Si ces questions, il n'y en a pas, le citoyen n'a pas de, Vous savez qu'il y a des pays où on ne connaît pas un ministre. Les ministres. Les ministres, vous allez les le croiser dans, la, dans les alimentations, dans les s p e r m a l i t é s Tel est ministre. Mais un citoyen n e p e u t pas p r é o c c u p e r d'un ministre. Lui, il est préoccupé de ses préoccupations. Dans sa vie au quotidien. Chez nous, en fait, chez nous, pourquoi on, a toujours, on voit toujours ce problème C'est que les individus. Ces ministres veulent primer sur les institutions et veulent primer sur les c i t o e s Permettez que je pose la question à professeur Guillaume Naikenglu, t enseignant d'université, expert en matière de relations internationales. Les attentes des citoyens par rapport à ce changement Écoutez, les, les, les, les attentes sont, sont énormes et on a eu à, à en parler on a évoqué les défis dans différents domaines. Mais tout simplement, quand, quand vous parlez de la. Vous posez la question au sujet de la valeur ajoutée. Ah oui, de la valeur ajoutée、euh, pour, pour constater, la CET. Constatez avec moi qu'il、euh, y a juste une dizaine de jours que ces changements sont intervenus. Et donc, parler d'une valeur ajoutée de manière positive, ça serait de la spéculation. Non plus dire qu'il n'y aura pas de changement, ça serait faire un procès d'intention à des gens. Mais tout simplement,、euh, permettez, permettez juste que, comme politologue, je puisse dire quelque chose à propos de ce genre de, de, de changement.、Euh, je vais ici convoquer、euh, un auteur qui s'appelle David Easton. Vous savez, dans notre espace politique, on parle beaucoup du mot système. On parle beaucoup du mot système et on l'utilise d'une manière ou d'une autre, de façon instrumentale. Mais lui, il a parlé de ce que c'est un système politique. Un système politique. Alors, lui, il parle du système politique comme étant une boîte noire. C'est-à-dire, on ne saura jamais les tractations qui se font au sein du système politique. C'est-à-dire, les changements qui vont intervenir, les négociations, les renégociations qui se passent entre les élites au pouvoir. Pour que des changements interviennent, on n'en saura pas grand-chose. Mais au moins, il y, des, il y a des indicateurs pour évaluer la viabilité d'un système politique. Premièrement, il parle de la capacité intégrative de ce système. C'est-à-dire, lorsque le système parvient à donc mettre ensemble tous les citoyens, à Essayer de répondre aux besoins de tous les citoyens sans laisser personne derrière. C'est-à-dire, par exemple, en termes de développement, il faut que le fossé qui existe entre ceux qu'on peut qualifier de pauvres et cette minorité de riches il faut f que ce o soit s s é r é s o l b é Ça, c'est un rôle du système politique. C'est la capacité intégrative. Et puis, il y a la capacité responsive. c'est-à-dire un système politique viable lorsqu'il est à mesure de répondre aux besoins des citoyens dans les différents domaines et au quotidien. Donc, ces besoins, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture, ça aussi, c'est un indicateur qui peut nous permettre de dire nous avons désormais un système politique viable. Il y a aussi la capacité adaptative. C'est-à-dire face à des problèmes qui surviennent d'une manière inattendue. La capacité de ce système à y répondre et à les gérer d'une manière efficace, ça aussi, c'est un indicateur de viabilité politique. Notamment, par exemple, le cas de, de, de, de la Covid-19, si on parle de la Covid-19 actuellement, comment est-ce que c'est géré La question du carburant aujourd'hui. Ça aussi, c'est là où le système est appelé à faire preuve d'une forte capacité adaptative pour gérer ce genre de problèmes qui surviennent d'une manière inattendue. Donc, pour moi, la plus-value plus serait de tenir compte de ces différents indicateurs qui montrent qu'un système politique est viable pour pouvoir effectivement nous faire avancer pour pouvoir traduire en acte la vision du chef de l'État. Qui est souvent proclamé. Et donc les citoyens vont évaluer avec l o t e m p s ce système politique. En tout cas, je pense que ce serait prématuré de commencer à parler des plus-values juste dix jours après. C'est encore tôt. Oui, en tout cas, comme je l'ai dit, dit, dit, dès le départ, sur papier, on peut constater qu'il y a de, vraiment des personnalités de calibre. Mais tout dépendra de la force politique. Qui est désormais donné aux institutions, au respect de la norme, au respect de l'intérêt général. Une question que j'adresse pour tout le plateau. c o m m e n c e r par vous, Gilbert Niawa, qui est là de la CSB. Un appel au nouveau gouvernement et aux autorités publiques en général, pour l'intérêt des citoyens surtout. Merci pour la question. Un appel, oui. Je pense qu'il y a des défis en face qui sont Encore des défis,、euh, pas n'importe lesquels. Sont en face de la population, la population que le gouvernement a appelé, est appelé de servir. Je pense que des mesures urgentes, efficaces et efficientes s'imposent pour que、euh, la population puisse être servie. Nous avons évoqué que le, le gouvernement a privilégié、euh, l'agriculture. Et pour qu'évidemment on puisse arriver à des résultats, il faut qu'on ait des engrais.、Et、il y a le problème d'engrais et ça a été suffisamment, ça a été suffisamment dit. Ça a même causé des problèmes. Le chef de l'État a évoqué qu'il y a vraiment une mauvaise distribution au niveau des engrais. l à c e s t u n d é f i qui doit être absolument transformée en opportunité. Nous avons le problème de carburant. Quelque part, il y a des assurances par les hautes autorités de la République. Quelque part, il y a aussi les mauvaise s distribution sur s place. Je pense qu'on devrait, devrait agir en amont et en aval. En aval, vers les stations de distribution d'essence dans les quartiers. À travers la présentation de plusieurs services de l'État. Là, je me garde de dire le ministère de, de, de, de commerce, je me garde non plus de parler de, de, de, de, de tout ce que vous voulez, de plusieurs services de l'État pour voir le, petit, le peu de carburant qui est là. Est-ce qu'il est bien servi Rien que ça. Est-ce que le, le peu de sucre qui est là, est-ce qu'il est bien servi Rien que ça. Ne fût-ce que rendre justice pour, ces, pour, pour, pour évidemment, ces matières qui sont beaucoup sollicitées Et qui sont évidemment ce sont des produits là, et il faut les gérer de manière rare.、Yes. Merci. Un appel, Gabriel Roussiri, président de l'ONICOM.、Euh, D'abord, vous avez posé la question en rapport avec la plus-value.、Euh, la plus-value. La valeur ajoutée. Pour, la、voilà. valeur ajoutée.、Euh, moi, je dirais, il y a vraiment des actions simples et、mm. qui p e u t susciter de l'espoir.、Mm. D'abord, c'est le respect des lois qui existent au moins. C'est vraiment au minimum. Nous avons 15 jours. Les autorités publiques ont 15 jours pour déclarer le patrimoine. Il faut qu'ils aillent. En tout cas, on les attend et voir s'ils vont déclarer le patrimoine. C'est vraiment au moins au début de tout. C'est au moins respecter la Constitution et les autres lois. Et ce ne déclarent pas, mauvais signe Oui, absolument, ça serait un mauvais signe. S'ils ne sont pas capables de déclarer le patrimoine, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire d'autre Je ne pense pas. L'autre chose, c'est de quitter automatiquement le monde commercial. Nous voyons un manque de produits de première nécessité et paradoxalement, nous voyons des autorités qui sont attrapées en train d e f a i r e ce commerce. Alors que la loi, que j'ai cité, la loi numéro 1, barre 03, du 31 janvier 1989. Les interdits formellement d e x i s t e r c e c o m m e r c e L'article 12. Donc c'est interdit. La loi n'est pas encore abrogée. Moi je pense qu'il faut vraiment, au moins, il y a cette c r i t è r e de respect de la loi. Il y a au moins cette c r i t è r e de respect de la loi. Et j'ai parlé que, que, que ce soit la loi、euh, qui oblige les mandataires publics de déclarer patrimoine. Ça c o m m e n c e par le chef de l'État, le vice-président, le、oh, oui. premier ministre, le, le président de l'Assemblée, le s membre s du bureau, le président du Sénat, le membre s du bureau. Mais il faut qu'ils commencent eux-mêmes. Il faut qu'ils commencent à déclarer patrimoine. C'est vraiment le minimum. En tout cas, il faut que tout le monde le dise. Il faut qu'ils commencent à prêcher par un bon exemple. L'autre chose qu'il faut vraiment faire, c'est essayer au moins d'engager l'âge au repos. À la question que vous venez de poser.、Oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment engager des réformes. Il faut que le gouvernement actuel essaie d'engager des réformes profondes. Tantôt, j'ai parlé de l'OBR à l'image de l'OBR. Il faut que le Burundi, donc les autorités burundaises utilisent les, les, les experts en fait d'engager des réformes profondes. Sinon, ça sera impossible d'arriver à un PIB. Aujourd'hui, vous savez que le Burundi, c'est le premier pays le plus pauvre au monde. Il faut le savoir. Avec un PIB par habitant de 267 dollars. Non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ait au moins 2000 dollars par an et par habitant. Donc, je pense que c'est possible. Il suffit seulement qu'il y ait de la volonté. Une autre chose qu'il faut vraiment faire, on a beaucoup évoqué ici le problème. Donc, que Nous sommes dans un pays post-conflit. Et, et nous savons qu'on e a observé depuis l'indépendance que chaque cycle de 10 ans, il y a des violences. Il faut vraiment penser à un programme de détraumatisation sociale. Il faut vraiment ce, ce programme. Ça a été montré par les experts, par la science, que ce s traumatisme s que les citoyens、euh, vivent peut v、euh, e n se transmettre. Deux générations en génération, jusqu'à la deuxième génération. Donc, vous voyez que c'est un peu dangereux. Il faut vraiment que le gouvernement pense à cela pour qu'on e puisse avoir de la paix pérenne dans le pays. Merci. Professeur Guillaume d a i k e n g u r o u s e politologue, enseignant d'université, expert en matière de relations internationales, un appel et on termine avec l'émission. Écoutez, il est, il, il est très difficile pour les politologues de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Généralement, notre rôle, c'est de, -ce de poser les problèmes <rire> et de laisser le soin aux acteurs d'agir. Mais alors, comme, <rire> comme vous me le demandez, Vous vous limitez, comme vous pourquoi Comme limitez, me m le e d a nous d e z n avons fait tellement d'appels aux institutions étatiques. Mais c'est comme s'il si n'y a que les institutions étatiques il y a les institutions sociales ces organisations de la société civile. Et、il y a les entreprises donc les entreprises les qui, qui, qui font du commerce et q u o n s o r t Et puis il y a nous aussi comme citoyens. Parce que c'est toujours plus facile de tirer à boulet rouge sur les institutions étatiques. Éclairé, mais, aussi, mais aussi, oui, certainement, les institutions étatiques ont le mandat. De faire les choses. Mais aussi, nous aussi,、euh, mon appel, c'est d'essayer de faire un regard rétrospectif. C'est-à-dire,、euh, si vous voulez, un, un regard、euh, introspectif pour les différentes institutions que nous avons et pour les acteurs, et même pour nous, les citoyens. C'est-à-dire, dans quelle mesure les actions que nous posons dans nos différents secteurs d'activité, dans quelle mesure ces actions、euh, cadrent avec cette vision qui a été tracée par le chef de l'État Parce que s'il y a des gens qui sont corrompus,、euh, c'est que, quelque q u e part i l s ont des complices. Et ces complices se trouvent un peu partout, que ce soit dans, dans, dans la société civile, dans les entreprises. Et nous aussi, citoyens, dans, mesures, dans une certaine mesure, nous sommes des complices. Donc mon appel, c'est d'essayer de voir chacun en ce qui le concerne s'il si est en train d'agir conformément à cette vision qui est tracée par、euh, ceux à qui le pouvoir a été confié par le peuple. Merci. Merci, professeur Guillaume Ndai Kengurutse. Vous êtes enseignant d'université, vous êtes spécialiste en matière de relations internationales. Merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous, Gilbert Niawaki, la présidente de la Confédération des syndicats du Burundi, CSB en sigle. Merci de votre participation et contribution à l'émission. Je vous remercie également. Merci à vous, Gabriel Roussidi, président de l o l i c o m observatoire de lutter contre la corruption et les m a l v e i s a t i o n s économiques. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à l'émission. Merci aussi、euh, pour l'invitation. Et si s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui Merci à t o u s et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Alain Désiré Bouquet-Néza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léon C. Vitalio. Restez branchés nos programmes continuent sur Isanganilo. À la prochaine. m o s a ï q u e